Vous avez lu l'histoire de Jesse James Comment a il vécu Comment a il est mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite Belle et son prénom c'est Bonnie A eux deux ils forment Le gang Barrow Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde, Bonne. Bonne and Clyde. Moi lorsque j'ai connu Clyde Autrefois C'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde, Bunny. Tant que nous tuons de sang-froid, c'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter. Un garage ou qu'une banque se fait braquer Pour la police ça ne fait pas de mystère C'est signé Clyde Barrow Bunny Parker Bunny and Clyde. and Clyde Bunny and Clyde, and Clyde. Chaque fois qu'on essaie de se ranger De s'installer tranquille dans un meublé Dans les trois jours, voilà le tac, tac, tac Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque Bonnie Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir La seule solution, c'était mourir Mais plus d'un les a suivis en enfer Quand, Quand sont son mort barreau et Bonnie Parker, Parker Bonnie and Clark.